Bonsoir, chers amis auditeurs de Motis et des Environs. Je prendrai un grand plaisir ce soir pour vous offrir un bouquet frais de chansons françaises. La UDO a renouvelé ses voeux de continuer avec le programme cette année. Et je suis sûr que cette décision vous a plu. Pour les nouveaux auditeurs, je dirais que le train de la musique est un programme.

Que l'Université de l'Occident vous offre chaque dimanche soir à partir de 8h et u r e e s dure jusqu'à 9h. Et pour commencer le programme de ce soir, nous débuterons avec Mathieu Edouard qui nous interprétera sa chanson intitulée Entre Trois et Moi.

カリペットのコーヒーをか e るときに、私の力をかけると e に、私の力をか e る de ma fleur de peau. Même si je plie sous les coups que tu décoches, sous la violence de tes moindres mots. Ne me demande pas de devenir ton ami. Après avoir rêvé d かけるとき je n'ai plus envie. Si tu as tant besoin de t 力 l i b る r きに、

Laisse-moi la fierté de me mentir et de prier Entre toi et moi Je sentais que ça ne marcherait pas Cette histoire entre toi et moi J'en connaissais la fin Dès le début Mais je me mens As-tu conscience de tout ce que tu déclenches

私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちの

とりあえず、とりあえず、とりあえず、とりあえず、

私たちは。

Continuons avec m a r i e m a qui cette fois nous fera l'honneur de nous chanter la mélodie C'est moi.

Continuez avec notre voyage dans le train de la musique. Encore Marie-Mé et d a n i Bénard, vous ferez écouter leur chanson qui s'appelle Faire la paix avec l'amour.

you、yeah. yeah.

C'est maintenant le tour de Nana Mouskouri de vous interpréter sa version de Dans le soleil et dans le vent.

a r i m é n o u s revient cette fois pour nous chanter, vous c h a n t e r sa musique qui dit ceci Garde tes larmes.

プイルテファスを。

Jamais assez loin, nous dira maintenant Isabelle b o u l a y Et pourquoi Vous me le direz peut-être après avoir écouté sa chanson qui s'intitule Jamais assez loin.

私たちのアイデアを見つけたティケットの世界の世界の世界の世界の世界の世界の世の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界のの世界の世界の

Et c'est maintenant le tour de M. Charles Aznavour qui, qui vous apportera sa mélodie qui s'intitule Comme ils disent. J'habite s e u l avec maman dans un très vieil appartement.

Rue s a r r a z a t e j'ai pour me tenir compagnie une tortue de canari et une chatte. Pour laisser ma mort reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie.

J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme a u comme ils disent. Vers les trois heures du matin, on va manger entre copains.

Enrobés dans des calembours, mouillés d'acide, on rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé, marcher ondule, saint Jean ce qu'il s croit e n d'être nous, et se couvrent les pauvres fous de ridicule.

Ça gesticule et parle fort, ça joue les t i v a s les ténors de la bêtise. Moi, les l a s i s les c o l i b é s m a i s l a i s s e froid, puisque c'est vrai, je suis un homme comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot.

De solitude, j'ôte mes cils et mes cheveux, comme un pauvre clown malheureux. De l'asitude, s je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoires. À ce garçon beau comme un dieu qui, sans rien faire, a mis le feu.

あムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハムハム

Il n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme a u t comme il dit.

Après la musique de Charles Aznavour,、euh, nous sommes arrivés au moment où il faut arrêter le train, car il faut identifier la station. Donc、euh, ne partez pas, gardez l'écoute et on sera de retour avec vous juste dans quelques instants, d'accord Merci.